Mais qu'en stage 14, avant de lui envoyer des mois, il n'a vu pas des visions, sauf pour réaliser ce qu'elle a vu complètement.